C'est en français. Peter Pan Il était une fois la famille Darling qui vivait à Londres. La famille était composée des parents et de leurs trois enfants, Michael, John et la fille aînée, Wendy. C'était une fille très affectueuse qui prenait toujours soin de ses frères. Ils avaient une nounou pour s'occuper de leurs enfants. Cette nounou était un gros chien de Terre-Neuve appelé Nana. Oh mmh Ouch. Je souhaite que Peter Pan vienne ici. « Peter Pan, Capitaine Crochet, la fée clore. » Le lendemain soir, Madame et Monsieur Darling étaient prêts à s'en aller pour se rendre à une fête. « John, Michael, Wendy, nous partons. » Tous les enfants descendirent et la mère les enlaça. Les enfants retournèrent dans leur chambre et s'endormirent. Peu de temps après, une lumière tomba sur le toit. Peter Pan et la fée Clochette étaient revenus. Peter Pan ouvrit lentement la fenêtre et se rua à l'intérieur de la maison. La fée Clochette commença à voler dans tous les sens en faisant du bruit et en faisant tomber les objets. « Ne fais pas de bruit Tu vas les réveiller !» La fée Clochette ouvrit le tiroir dans lequel était cachée l'ombre de Peter Pan. Peter Pan l'attrapa. Ah Laisse-moi te rattacher Peter Pan fit tous les efforts qu'il fût pour attacher son ombre, mais il n'y arriva pas. Chut Ne bouge pas Mais Wendy était déjà réveillée et regardait Peter Pan bouche bée. Oh non Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais ici Je suis Peter Pan J'essaye juste de rattacher mon ombre Donne-moi, je vais le faire Wendy commença à la recoudre avec une aiguille et du fil. Pendant que Wendy cousait, Peter Pan lui parlait du pays imaginaire. Il vivait au pays imaginaire avec plein de garçons. Il est le capitaine des garçons perdus. Il raconte les histoires de Wendy aux garçons. La fée Clochette commençait à être jalouse de cette nouvelle liaison. Oh wow Quelle vie pleine d'aventures tu as Est-ce que tu veux venir avec moi Je peux Est-ce que mes frères peuvent aussi venir Euh... Oh oui Pourquoi pas Tu peux être une mère pour les garçons et leur raconter des histoires pour s'endormir. C'est terminé. Maintenant, ton ombre ne pourra plus s'échapper. Je vais réveiller John et Michael. Merci, Wendy. Peter donna un pendentif avec une noix à Wendy en signe de gratitude. Wendy présenta John et Michael à Peter Pan. Les deux frères étaient heureux de le voir. C'est parti Envolons-nous Un long voyage nous attend Mais nous ne savons pas voler C'est facile Vous devez seulement y croire dans votre tête et avez besoin d'un peu de poussière magique Viens la Clochette Avec un peu d'hésitation, Clochette les doucha de poussière magique Vous êtes prêt à voler ah, oui! Oui! oui Ok, alors c'est parti Et ils commencèrent leur voyage Sur le chemin, ils passèrent le pont de Londres, la tour de l'horloge et finirent par voler au-dessus des nuages Dans la matinée, avec les premiers rayons de soleil, ils virent le plus grand bâtiment du monde. Et après quelques kilomètres, ils finirent par voir le pays imaginaire et se posèrent sur des doux nuages pour admirer la vue. C'est magnifique Regardez, il y a le lagon des sirènes Euh, Peter, d'où vient cette fumée là-bas Elle vient du camp des Indiens Et vous ne devez surtout pas ignorer le navire Jolly Roger Où réside le capitaine James Crochet et ses pirates Crochet est le plus méchant de tous les pirates Mais il a peur des crocodiles <rire> Pourquoi Une fois lors d'un combat, un crocodile coupa la main du capitaine Crochet Oh, oh Le crocodile croqua la main de Crochet et il m'a tellement le goût que désormais il le suit partout pour essayer de le dévorer tout entier. Heureusement pour lui, le crocodile a avalé la montre qu'il avait dans sa main. Ça fait tic-toc, tic-toc et ça permet d'avertir Crochet lorsque le crocodile se trouve prêt. À ce moment, un des pirates les repéra avec sa longue vue. Capitaine, capitaine, j'ai vu Peter Pan et ses amis Le capitaine Crochet vint sur le pont et attrapa la longue vue pour le voir de ses propres yeux. Préparez le canon Visez, Peter Feu Feu Feu Cette fois-ci, je ne le laisserai pas repartir. Hé, hey, regardez cette balle Jouons avec oh, Ce n'est pas une balle C'est un boulet de canon Séparons-nous Clochette, mets les enfants à l'abri Je vais m'occuper de Capitaine Crochet La fée Clochette eut une sournoise idée pour se débarrasser de Wendy. Wendy « Reste ici, je vais revenir te chercher. »« Ok, soyez prudent. » Elle prit les mains de John et Michael et les posa rapidement sur la rive. Tandis que Wendy essayait tant bien que mal dans le ciel d'esquiver le boulet de canon, Peter Pan se rua sur le capitaine Crochet. « Crochet, tu veux une autre main avec un crochet Viens m'attraper !» Crochet sortit son pistolet et commença à tirer sur Peter. Peter esquiva tous ses tirs comme un oiseau. Clochette demanda aux garçons perdus de l'aide. Ils étaient cinq garçons perdus. Toi, lapin, renard, ourson et les jumeaux ratons. Les garçons, Peter m'a dit de tuer cet oiseau Wendy. Nous devons obéir au centre de Peter. Visez l'oiseau Tous tirèrent une flèche en visant Wendy. Wendy avait encore du mal à retrouver les autres. Peter, Pin, John, Michael, Fée Clochette, où est-ce que vous êtes tous passés Lapin tira sa flèche en plein dans la poitrine de Wendy et elle tomba dans les buissons. Tous les garçons à courir pour voir l'oiseau déchu accompagné de la fée Clochette. Tuise un lâche, Peter Pan Viens te battre en face à face Ok, si c'est ce que tu veux Peter Pan sauta sur le sol avec son épée. Ils s'engagèrent en combat à l'épée. Tic-toc, tic-toc, tic-toc Le prix de la montre ah distraya Capitaine Crochet. La revoilà La revoilà Le crocodile affamé arriva, prêt à dévorer le Capitaine Crochet. Le Capitaine Crochet prit peur et senti vers le navire. <rire> Regarde, c'est une fille Une belle fille Clochette, pourquoi est-ce que tu nous as dit de la tuer Peter Pan arriva sur les lieux avec John et Michael. Qu'est-ce qui lui est arrivé Qui lui a tiré la flèche Clochette alla se cacher dans l'arbre. La fée Clochette nous a dit que tu avais ordonné qu'on l'a tue. C'est un oiseau oh, Clochette Peu en part tu es, reste-y Je ne veux plus jamais te revoir Oh, oh Wendy Qu'est-ce qui t'est arrivé Ouvre les yeux Peter enleva la flèche de sa poitrine et se rendit compte qu'il n'y avait pas de sang sur la flèche. Elle avait frappé la noix du pendentif qu'il avait donné à Wendy. Wendy ouvrit lentement les yeux. Peter, je te cherchais. Je suis ici avec toi. Viens à l'intérieur de la maison. Pourquoi ne pas nous raconter une histoire pour s'endormir Oui, bien sûr. Je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon. Ouais oui, c'est vrai oui ouais ouais ouais ouais ouais Le jour suivant, ils allèrent visiter le lagon des Sirènes. Les belles Sirènes étaient des amis de Peter. Soudain, un garçon cria "Des pirates Tous aux abris Tout le monde alla se cacher derrière les rochers. Peter et Wendy pouvaient voir que les pirates avaient capturé Lily la Tigresse, la princesse indienne. Les pirates l'avaient laissée sur le rocher du lagon. "Oh non Lily la Tigresse, je dois la sauver Peter commença à imiter la voix du capitaine Crochet. Libérez-la Mais capitaine, vous nous aviez ordonné de l'amener ici Laissez-la partir, imbécile C'est ma nouvelle stratégie pour rattraper Pitarpan Aïe aïe, capitaine Les pirates libérèrent Lily la tigresse. Elle courut rapidement vers le camp indien. Quand le capitaine Crochet découvrit ce qu'il s'était passé, il comprit que Pitarpan avait trompé ses pirates. Crochet devint furieux. C'en est assez Je vais donner à Peter Pan une bonne leçon. Prépare-toi, j'arrive, Peter Pan. Cette nuit-là, Wendy raconta aux garçons une histoire sur trois enfants qui avaient quitté leurs parents pour s'envoler au pays imaginaire. Ils manquèrent énormément à leurs parents. Les enfants aimaient le pays imaginaire, mais ils n'avaient jamais oublié leur maison. Ce ne serait pas notre histoire ah, Oui, c'est bien la nôtre. Parfois, les parents oublient leurs enfants. D'autres enfants prennent leur place. Nos parents doivent nous attendre. Nous devons désormais rentrer chez nous. Nous partirons demain matin. Mais qui nous racontera des histoires Pourquoi ne pas tous venir avec nous Vous pouvez vivre avec nous. Oui Ça va être super d'avoir une famille Houra Peter, tu ne veux pas venir avec nous Vous allez tous grandir rapidement. « Je veux rester le garçon que je suis Je ne veux pas vivre dans un monde où les adultes nous disent quoi faire !» Peter Pan était triste, car ses amis allaient le quitter le jour suivant, et il se retrouverait seul Dans la matinée, les enfants quittèrent la maison. Peter ne sortit pas pour les voir partir. Les pirates de Capitaine Crochet étaient cachés à proximité. Ils capturèrent tous les enfants, les ligotèrent et les emmenèrent au navire pirate. La fée Clochette vit toute la scène du haut de l'arbre. Oh mon Dieu Où est Peter Pan Je dois le prévenir Peter Peter Où es-tu, Peter Qu'est-ce qui est arrivé, Clochette Nos amis ont été enlevés par les pirates Allons les sauver Oh, ok C'est parti Allons donner Capitaine Crochet à manger au crocodile Sur le bateau pirate, tous les enfants étaient attachés. Vous serez un parfait rebat pour le crocodile et il me laissera tranquille pour le restant de mes jours. Je te tiens, Crochet Le Capitaine Crochet commença un combat d'épée avec Peter Pan. Peter bondit avec son épée et Crochet tomba à la mer. Oh le crocodile l'avala tout entier. Et ce fut la fin du Capitaine Crochet. Clochette libéra les enfants. Ils se réunirent tous autour de Peter Pan. Tu es courageux, Peter. Comme les héros dans les histoires. Désormais, je raconterai ton histoire à tous les enfants. Eh bien, c'est un honneur Allez, préparez-vous à partir Ou peut-être avez-vous changé d'avis <rire> Peter, s'il te plaît, viens avec nous. Je suis Peter Pan et je ne grandirai jamais Je vais vous accompagner jusqu'à la maison oui Ils partirent tous en direction de Londres. Les parents de Wendy étaient heureux de revoir leurs enfants. Madame Darling enlaça Wendy, John et Michael Je savais qu'un jour vous reviendriez. Vous nous avez tellement manqué, mes chéris Quels sont ces enfants, Wendy Ce sont des garçons perdus, putois, lapins, renards, ourson et les jumeaux-ratons. Ils viennent du pays imaginaire pour venir avec nous. Est-ce qu'ils peuvent rester avec nous Oui, bien sûr. Ouais ouais ouais ouais Peter flottait à l'extérieur de la fenêtre. Peter, tu ne veux vraiment pas revenir sur ta décision Je vais rester au pays imaginaire pour ne jamais devenir grand. Alors au revoir, Peter. Tu nous manqueras. Au revoir, Wendy. Au revoir, les garçons. Ne m'oubliez pas. Peter Pan et la fée Clochette dirent au revoir et s'envolèrent au pays imaginaire.